En 1818, Victor Frankenstein s'écria d'extase à la suite de maintes tentatives et de laborieux travaux expérimentaux: It's alive! It's alive! Il avait réussi à redonner la vie à une masse inerte, décédée et qui plus est reconstituée de plusieurs sections corporelles. Il venait de créer la réanimation. 1994 années plus tard, pratiquement dans le même esprit, Moi, le Dr. Payne Pandragon, j'écris à mon tour ceci. Il est vivant. Il est vivant. Putain de bordel de merde. Il est encore vivant, ce con. Il n'y a rien à faire. Il est vivant. Je ne pourrai s jamais m'en débarrasser. <rire> Et je vous laisse deviner de qui il s'agit. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin qui, exaspéré par son assistant, tentera certainement de se venger sur le premier venu. Ce pourrait bien être vous. Sale connard! Ha <laughs> ha ha ha h r i e z pour ne pas y survivre en foi! Cause fear is our fucking business! We are undead, incorporated! Cause Bandragon said so!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 Je ne vous souhaite pas la bienvenue d n cette nouvelle édition de Réanimation, en cette première édition du 3 avril, première édition d'avril, bien sûr, de l'an de Disgrâce 2012. I'm Dr. Payne Pendragon. Et celui s t qui est toujours vivant, non, ce n'est pas Jerry, c'est Sinistros. Je suis celui qui regarde en avant. Oui, <rire> regarde en avant. <rire> regarde en avant parce que soir, t le vois. T'es tout si bien, regarde r en avant.、Oh, okay, oui. Ça pourrait être un train. OK. On a eu des petits problèmes techniques, c'est de ta faute. Ben oui, j'ai le dos large. Oui, effectivement, il doit avoir un bon 16 pouces d'épaule facile minimum, après ça. Minimum. Minimum. <rire> non,、euh, Rob Alford, tout à l'heure, avait décidé qu'il prenait une pause en m i l i e u de la tournée live, qu'il s'en allait, q u i l revenait, puis il recommençait. C'est ça. Non, blague à part, ce qui s'est passé, c'est que Sinistro s'est accroché le bras de la table tournante. <rire> on vient d'entendre à l'instant, avant cette pause publicitaire, la formation montréalaise、euh, DBC, des fins de formation. Ben, en fait, J'imagine que techniquement parlant, elle pourrait être encore existante, mais on entend plus ou moins parler.、Euh, moi, je trouve ça regrettable parce que j'aimais bien DBC.、Euh, la pièce étant de Genesis Explosion, la pièce d'ouverture de l'album Universe qui est parue en 1989 sur Combat. Nous avions auparavant quelque chose que tu as bien aimé, Coroner. Oh, c'est vraiment cool ça. Ouais, Et... c'est excellent. Comme je te disais, je comprends pas comment ça, je vais passer à côté de ça. Parce que t'es un inculte. Bien, je sais, je suis un i n c u Oui, un culte. Ah, je suis culte, mais.、Euh, mais non. Petit, mais très petit. C'était un très petit culte. Oui. <rire> <rire> La pièce est en Mask q u Jackal, qui on, se retrouve sur le deuxième album Punishment for Decadence, qui est paru en 1988 sur Noise. Et Pour ceux d'entre vous qui ne s'en rappelleraient pas, eh bien, les trois membres de Coroner étaient les Road Crew de Celtic Frost. D'ailleurs. Ils ont n i x é Celtic Frost par à peu près.、Hein? Ah, oui. Et puis, chose ironique, c'est qu'ils. Marquis, je ne sais plus quel est son nom, je vérifie. Marquis Ramon. Non, pas vraiment. Il avait demandé à Thomas Fisher, à Tom Warrior, s'il était possible pour lui de lui donner un petit coup de pouce à son ban. d Et puis, je vais le dire, c'est Marcus Marquis. Et puis, Tom Fisher, Warrior, il avait dit: J'ai pas le temps. No fucking way. Fait qu'il avait dit, OK, c'est correct. Fait qu'il avait laissé tomber le ban d comme étant un road crew. C'était consacré à Coroner puis ils ont dépassé d'une m é c h a n t e coche. Pas au niveau de ce que ça l'ait été comme, je dirais, culte, là,、mm. mais au niveau de... Musicalité. Musical, oui, oui c'est ça. Nous avions Judas Priest. Oui, justement, Rob Alfred et Judas Priest, c'est la pièce de Ripper. Pièce qui apparaît originalement sur Sad Wings of Destiny de 1976, mais cette version est une version live de 79 sur Unleashed in the East. Quel bon album. Un des meilleurs live parus depuis bien des décennies. Sur l'étiquette Epic, nous avions Iron Maiden. Et,、euh, et, oui, et oui, je pense d'Iron Maiden. Chose qui est étrange ou ra ra rarissime. r a r i s s i m e oui.、Euh, l'ouverture de l'album Killers, The i d e s of March, suivi de Wrathchild, qui est paru en 81 sur EMI. Quel album. C'est un e Excellent un des, album. C'est、ouais. un des très bons albums metal. Qui,、euh, je dirais, est aussi, je dirais, vénérable que Raining Blood. Ouais, ben, pour、ça. Aaron Maiden, je crois que c'est le meilleur album de Maiden ever,、là. Pour, pour moi, c'est certainement le meilleur、bien. parce que c'est le dernier que j'aime et c'est le deuxième. Ouais, ouais. <rire> comme moi, je te disais, moi, j'aime beaucoup la trilogie, ben, ce que j'appelle ma trilogie, dans le fond,、euh, qui est、uh, Peace of Mind,、uh, Power Slave, pis, e、uh, u Somewhere in Time.、Mm -hmm. euh, ce qu'il y a eu après ça, moi, je m'en fous carrément. J'ai e n pas suivi ça, là. Même que Somewhere in Time, il y a quelques pièces qui, Un peu sur les nerfs. Mais, ben,、euh... moi, ce que je respecte d'Aaron Maiden au départ, c'est que ce sont tous des, des gens de talent,、oh, c'est、oui, certain. C est, c est, c est. Je respecte aussi le fait que c'est un groupe qui, majoritairement parlant dans le temps, se sont bien tenus et qui ont toujours eu une, une espèce de, de, de concept autour du band qui a toujours été quand même pas si mal. C'est le résultat général au niveau de. Je trouve ça trop、euh, mélodique. Je trouve que Bernie k i n s o n définitivement, moi qui, malgré que c'est un très bon chanteur, son timbre sonore n e c c o r d e r a pas du tout avec mes attentes. Et nous avions en ouverture de bloc King Diamond et、euh, l'ouverture de Graveyard, suivie de la première pièce de l'album Black Hill Sanatorium, tirée de l'album d e Graveyard, qui est paru en 1996 sur Metal Blade. Et c'est excellent aussi. Ceci étant dit, nous avons une émission fort chargée ce soir parce que Sinistro va nous présenter encore un paquet de cochonneries. là. Eh oui. Ouais, ouais, ouais. Le temps va être long ce soir, je vous l'annonce. Heureusement, je suis là. Eh. Et... <rire> non, il va nous présenter quelque chose, j'ai vraiment hâte de découvrir dans quelques instants.、Euh, moi, je vous proposerai tout à l'heure un spécial Exodus. Pourquoi Exodus Parce que. Puis moi, j'aurai un spécial Voivode. y -vot. Pourquoi Voivode y -vot? Ben, parce que. Ben, c'est ça. Probablement parce que t'aimes ça. Non, non, j'aime pas ça. b e s t ç、bon. par esprit de sacrifice. Ah、oh, oui, c'est t o i C'est b i e n、okay. que vous vous écœurez. <rire> Tu fais très bien ça. Hein, p a s p i r e n o n ça va être cool, ton, ton spécial Vive o n c'est cool, ça. Ouais, excellent. Donc, deux spéciaux de groupes qui sont cultes encore. Qu'on aime beaucoup. Qu'on aime beaucoup, effectivement.、Euh, ce, je, je, je, vais vous parler un peu plus tard,、euh, de cinéma. Je vais vous parler aussi de, de trucs intéressants,、euh, Euh, des, des, parutions, d e nouvelles parutions au niveau,、euh, musical. Et d'un truc fort sympathique. J'ai été contacté par un membre d'un groupe,、euh, parisien, là, il y a dix jours.、Oh. Et puis,、euh, je vais en parler un peu plus tard. Je devrais recevoir l'album, là, j'imagine, dans les semaines à venir, l e temps que ça s'en vienne, évidemment,、là. Mais,、euh, très intéressant. T'es un amateur de Stoner, t o i s Fait q u、mm -hmm. tu devrais aimer ça. On s'en reparle plus tard. Mais pour l'instant, quelle est ta première présentation de la soirée? Formation... Ça ne n o u s intéresse pas. La formation euh, anglaise. Euh, ah oui? oui. Est-elle est séchée ou e n c o a i s e Bien, non. Elle est encore à l'état de. Il faut qu'on la mette sur la table avant de la mettre dans le four. OK, c'est Il r i faut la laisser s é c h e r un petit peu.、Là. Oui, oui. Encore très, très humide. D'accord. a b i s s a l a、ah, b i s s a l je ne connais pas du tout. b e n moi non plus, je ne connaissais pas. Il y a un premier album qui s'appelle Dénouement. OK. Ou Dénoument, e j'imagine, en anglais, qui font une espèce de dette. Dôme très, très, très abyssal. C'est très, très pesant, très profond. OK. Puis ça, ça donne quelque peu、euh, des petites、euh, sensations claustrophobiques. C'est assez spécial. Ah oui? C'est assez spécial. C'est、ah. vraiment deep.、Là. Un vocal deep. guttural. Ah, ou... le vocal, tu n'essayes pas de trouver les paroles là-dedans. Ça fait. <rire> <rire> <rire> ah oui. Ça donne un côté、dirigé. vraiment a b y s s a C'est vraiment. Abysse, C'est malsain. Profond, profond. Oui, OK. Fait qu'il y a deux pièces. Je vais vous présenter deux pièces de l'album Denouement, qui est un, une sortie indépendante. Fait que c'est deux pièces de 7 et 8 minutes, respectivement.、Mm -hmm. Alors, on va entendre、uh, The Moss Upon o l r Ruins et Celestial Dictatorship. Allons-y, voici. Abyssal. Go.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 Bon, je vois, e s t dans le mode la retenue un peu. <rire> J'étais dans une euphorie.、Euh... Même grand-mère, e e g r i l a i t même b ê t n o n pas toutes. <rire> Mais malheureusement, on ne peut vous communiquer ce qui s'est passé h o r honte. C'est totalement、euh, irrévérencieux. Inapproprié. Oui, c'est cela. Donc, quelle était cette excellente formation? Point de quoi, hein? Point de quoi? Ben, c'était vraiment délectable, mon formation cher. Formation du Royaume-Uni, de l'Angleterre, si vous préférez, Abyssal, si tu as assez Abyssal à ton goût. Oh, oui. Sauf que ça fit, hein, c'est ça?、Oh, oui, le, le, le, le nom porte bien conséquence. C'est sous étiquette indépendante. Le titre de l'album, c'est Denouement. On a entendu des pièces Celestial Dictatorship et The Moss Upon、All、Ruins. J'ai adoré. L'album est excellent de A à Z. Ça, c'est un 9 sur 10.、Euh, je vais avoir la chronique、euh, cette fin de semaine、euh, sur Hurlemort. Hurlemort qui roule très bien depuis une semaine.、Euh, on va pouvoir mettre le contenu、euh, au courant de la fin de semaine de Pax. C'est vraiment très bon. Ça, c'est excellent. Très, très bon. Oui, j'ai beaucoup aimé. Belle découverte, mon cher. Que je tenterai bien de me procurer par un moyen ou par un autre. Ah, si ce s t pas un, ce sera l'autre. Probablement. Il est,、euh, quelque chose, je ne sais plus. Je dirais peut-être 19h58. Oui, ça pourrait ressembler à ça. Et côté spectacle qui sont à l'horizon, directement dans la région ici, t r i f l u v i e n n e doit-on le dire? Oui, parce que supposons qu'il y ait des gens dans l'Angleterre ou en France qui nous écoutent. Dans les régions, pour eux autres, ça ne veut rien dire, hein. En Angleterre? o、ouais, h、oh, en... yes, you know that、uh, in England.、Uh, ben oui, how old are you? How old are you? And, uh, yes, uh, yes, Toto Starr and、uh, Bob、ouais. the Robber. Tu vois, tu vois. Moi, je suis certain qu'on en a partout à travers le monde. Ah, je suis sûr que oui. Et peut-être même dans d'autres planètes. Ça, c'est sûr. Oui. C'est peut-être même plus sûr, oui. b e n plus qu'en Angleterre, en tout cas. Oui.、Euh, a Oui. Euh, ceci étant dit, ce samedi, soit le 7 avril, euh, au, e、euh, à l'acrobar, Trois-Vers-Métal présente Riotor, FTME, h o m a g e à SOD, No PT et Satanic Glue Sniffer. Ben, c'est ce samedi, ça, ça. Oui, c'est ce que je viens de dire.、Okay. é c o u t e m o i d o n c quand je parle. Ben,、ah、non, mais je n'écoutais plus. Moi, j'étais trop p o g n é le vendredi 6, moi, alors, où ce qu'on s'en va, les a e s t a i s t a v a n t ça. a h OK. Euh, donc, euh, le spectacle est à 20 heures, il en coûte 5 et c'est 18 ans et plus pour y assister. Et tant qu'au samedi 14 avril, Trois Rivières m é t a l présente aura café le stage Unexpect, Obscursus Romancia, Trial Hames, Car Chaos et Battle Soul. Le tour des portes est à 19h, le spectacle début est à 19h30, en coûte 15 dollars, et c'est pour t o u s Je vais aller voir ça, moi, une x p e c t Je vais sûrement aller voir ça, une x p e c t Je suis curieux de redécouvrir. C'est ça? Oui? oui, oui, oui, oui. Mais écoute, il faut, il faut se forcer à découvrir des choses. qui, initialement, nous apparaissait pas bonne, à notre goût. Ah, c'est sûr. Des fois, avec un angle différent et du recul, on l'apprécie différemment. Ben, je vais peut-être relever le défi, Ben oui, ben oui, v i e n s faire un tour. samedi le 21 avril, t r o i s i è m e m é t a l présente toujours Rocka Felestage, Beneath the Massacre, Death of a h i t r e d Last Your Last Wish et v i r u l i u s Oh, là, je suis pas sûr que tu vas me voir, par exemple. Ben, là, c'est sûr que moi, j'y vais pas. J'aurai pas le temps parce que ce samedi-là, j'ai autre chose à faire, là, tu m a i m s Un sanglier sur le feu, o i Ou deux. <rire> euh, donc, c'est le 21 avril, un samedi. L'ouverture des p o r t s est à 19h. Spectacle est à 20h. On a coûté 10 dollars. Et c'est pour tous、euh, le Trois-Rivières Métal. Douzième édition. On a des Q. u u e e s Ah,、oh、non. Oui, monsieur. Cette année, ça tiendra encore à la bâtisse industrielle située au 1760 Avenue Gilles-Villeneuve à Trois-Rivières. Soit les vendredis 12 et samedi 13 octobre pro prochain. Et, Le samedi, le vendredi, vous pourrez voir, et je vous dis en grande primeur, la formation 12e édition part 1. Ah, t'es pas sérieux? Et tant qu'au samedi, 12e édition part 2. Voilà, j'espère que vous êtes s a t i s f a i t Ah, très bien. C'est un scoop. C'est un méchant scoop.、Là. Oui, monsieur. Donc, ceci étant dit, nous allons retourner à des choses plus、euh, dramatiques. Drame. Je vous ai concocté un, un spécial de cinq pièces de la formation Exodus qui s'échelonne de 1985 à 1986. <rire> <rire> Donc, on va vous faire jouer le bonbon de Bad Blood au complet. Voilà. De 1985 à 2007. En passant par un... Quelques années qui vont sauter à certains moments donnés parce que, honnêtement, je les trouve pas tous bons, les albums de Megadeth. Moi, j'en ai Megadeth, manqué Megadeth, je mais... <rire> Non, j'en trouve un de bon, là. d o n n e ta patte. <rire> non, Megadeth, a u moins le premier qui est bon, là. Oui, bien, l e s deux premiers. Moi, en rigueur.、Ouais. Non, Megadeth, je les trouve pas tous bons. faut que j'en c o n v i e n n e Moi, j'en ai manqué quelques-uns, là. Dont、euh, plusieurs derniers.、Là. Ben, oui, les、euh, l Exhibit l A e、ouais, ouais, Exhibit, l exhibit 3, B aussi.、Ouais. Euh... OK. OK. a h au moins, tu pourras découvrir une pièce d'exhibit E sur ce spécial-là. Parfait. Oui. Donc, on va débouter, débouter, débouter, débouter, o u t e r o u t e d o u t e r u t é o u t e r o n t a r o u t e r t e r u t e r débouter, d é b o u t o u t e r u t e r t e r é t e r d é b e d b u t e r d é b o u t d b o u e r d u e d b o e r b o b o e r d é b o d é b o u d b o u e d b o e r b o u d o e d b o u t d b e r d é b o u r d é o u t e r d u e r d é b o u t r d é t e r d é b o u e d é o u t e r t e r d é b o t e r débouter, e t e r d é b o e r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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Décadence. Eh bien, c'était sa spéciale x o d u s qui se résumait ainsi à l'instant. Exodus? Ben, hein, ben, o u a s Pas Exodus? Ouais, oui. oui spéciale x o d u s je trouve que c'était u e mise à mettre des pièces Exodus. La pièce de Ryan. C'est i e lieu de m e g a d e t t e hein? Ouais, un petit peu, ouais.、Mm -hmm. Pourquoi j'ai dit ça tout à <rire> l'heure, e n train de haïr m e g a d e t t e de façon inconsciente. <rire> Uh, Riot Act, qui est tiré de l'album The Address of the Exhibition. Exhibit A, qui est paru en 2007 sur Nuclear Blast. Très bon album. Dois-je le dire. Pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas connu, bien, vous manquez quelque chose, comme toi. Eh,、yeah, bon.、Uh, juste auparavant, encore Exodus. Et la pièce Karma's Messenger, que l'on retrouve sur Shovel Headed Kill Machine, qui est paru en 2005 sur Nuclear Blast également. Ces deux pièces-là font partie de l'époque, de la dernière époque, la plus récente, celle du vocal de Rob Dukes. Auparavant, nous avions, oh, j é t'ai s le b a n mille. qu'est-ce qu'on avait avant? Exodus! Eh,、hey, oui, tu gagnes,、euh, quelque chose. Un morceau d'Exodus. Oui. a <rire> h oui, c'est ça. Et la pièce Blacklist t i r é e d'album Tempo of the Dam, qui est parue en 2004 sur Nuclear Blast également. Puis Avant, nous avions Brain Dead. De qui? Ben,、euh, Megadeth. Mmh. Mmh. Exodus! Ah. Euh, pièce tirée de l'album Plaisir h e Flèche de 1987 sur Combat Record. Ces deux pièces-là marquaient l'époque de Steve Zitro Souza, que tu n'aimes pas? Ben, j'aime pas son vocal. Il est bien amusant. Bon. Ring, r i r i i n Ah, moi, j'adore son vocal,、euh, Souza, mais c'est probablement la même chose que j'aime <rire> pas me poser Ken s a n d a u t r e l è i m e Je m'en veux, <rire> Et,、euh, nous avions commencé avec Metal Command, tiré du premier album b o n d e d by Blood de 1985 sur Combat Record. L'époque, bien entendu, de Paul b a l o f f Je crois que ça vous aura plu, parce que si c'est pas le cas, je m'en sacre pas mal. Ben, ça sera de la salsa e u c e c'est pas la b o d n e c a s C'est cela.、Euh, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais été contacté par une formation de Paris qui porte le nom de Crossing the Rubicon, qui donne dans un stoner, quelquefois mélangé avec une petite touche punk roll, et c'est excellent. C'est excellent. Euh, formation qui existe depuis 2008. J'ai été contacté par le guitariste Guillaume, il y a de ça une dizaine de jours. Je sais pas、euh, par quel. Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce que tu veux? Non, je vais pas répondre ça sur le moment parce que. <rire> j'ai ben... pas répondu ça sur le moment, juste plus tard. Plus tard, c'est <rire> ça. Non, mais j'ai pas répondu sur le moment, honnêtement, parce que j'en reçois peut-être cinq, six, sept par semaine.、Okay. J'ai pas tout le temps temps d'aller. Ils n'envoient des liens pour aller écouter ce qu'ils écoutent, puis j'ai pas tout le temps temps de le faire quand ils me le disent. Donc, à un moment donné, quand je fais, exemple, le dimanche, si je fais mise à jour du site, ou samedi, je vais en profiter pour aller écouter des nouveautés, des choses comme ça. C'est ce que j'ai fait là. Je lui ai répondu que j'ai vraiment aimé ça.、Euh, c'est,、euh, leur deuxième album. C'est indépendant. Le deuxième album s'appelle Definitely Deaf. Et,、euh, je pense que ça va te plaire. Donc, j'ai correspondu avec lui, Guillaume, qui semble être un très chic,、euh, chic bonhomme. Normal. Ben, je sais pas que c'est normal.、Bon, a v e c le prénom qu'il y a, y a aucun problème avec ça. moi, <rire> moi ceux que je connais, c'est tous des pourris. <rire> pourris! Oui. p s <Puis>, u、euh, il, <rire> il va m'envoyer l'album. Parce qu'on peut écouter l'album sur le site directement de Crossing the Rubicon. Tu peux écouter toutes les pièces une après l'autre. Ça donne très, la qualité est très bonne aussi. Mais, je lui ai dit, je préfère avoir l'album. Fait que d'ici quelques temps, peut-être s e m a i n e je vais en faire la présentation à l'émission. Euh, chose intéressante aussi. J'ai reçu, j'ai reçu la semaine dernière mon édition de Torture de Cannibal, Cannibal Course, mais en version、ah, vinyle. En version vinyle. Elle est écœurante. Physiquement, là, esthétiquement, peut-être si on peut dire esthétiquement. La plaie e s t transparente et il y a un splash de sang sur les deux côtés. C'est vraiment génial. Vraiment, vraiment génial.、Euh, ça reflète bien l'album. Bien l'album, devrais-je dire. pis pas très cher, en plus. Fait que, ça pourrait être intéressant, là, pour les amateurs de cette formation d'avoir cet objet de collection.、Euh, aussi, aussi, aussi,、euh, peut-être chose à surveiller. Moi, j'ai bien aimé le dernier album de o v e r k i l l Je l'ai pas écouté encore. L'album étant The Electric Age, j'ai donné un 7.5 sur 10. Bon, c'est pas, Overkill, c'est toujours un peu été en derde, g à dans le trash metal, si on、oui. veut, là, ça n a jamais vraiment eu une gloire phénoménale, mais c'est un, un band qui a toujours été très,、euh, comme constant. Ben, les deux membres originales pour le moins, là, c'est ça, constant, pis u très fidèle à eux-mêmes, pis u je pense que l'album, d'Electric、euh, Age, moi, je le trouve supérieur à l'avant-dernier. C'est un bon album. Donc, possiblement que la semaine prochaine, je vais en faire une présentation.、Wow, c'est bien. Je vais, je vais écouter ça, moi, ce week-end. Je n'ai pas eu le temps d'écouter en encore.、Ouais, c'est、euh, un album qui est très honnête et très correct.、Bon. C'est、bon oui, un bon trash, Oui,、mm. c'est un bon trash. Ce que j'ai des fois reproché, moi, Overkill, c'est des fois, dans une formule trash metal, tu ne peux pas te permettre de devenir trop, trop mélodique. Il、ouais. faut que tu aies un côté un peu plus raw, un peu plus garage. Je trouvais qu'à l'occasion, on avait tendance à la mettre un petit peu trop.、Euh, ben, par certains albums, disons. Celui-là, je trouve que c'est, oui, il y a de la mélodie, effectivement, mais c'est, c'est beurré. Là, un peu、ça. comme Annie Lator, c'est bon, tu sais, c'est comme、Annie、ça. d n n i e Lator. Annie l a t o p g e n t i e l a t o c'est ce que, que je r e p r o c h e d e s f o i s à cette f o r m a t i o n l à q u o i q u e l i v e c é t a i t d i f f é r e n t bon. Annie Lator, c'est bon. Annie l a t o n c'est bon. Annie l a t o c'est vrai q u Annie Lator, j e t r o u v e q u e des f o i s ça d e v i e n t u n p e t i t p e u t r o p g e n t i e Lator, a i s、ouais、o n Qu'est-ce que tu nous proposes? Formation de, des Pays-Bas. Oui. Où -ce on a découvert notre Legion of the Dame a d o r é Oui. b e n c'est une vieille formation que je connaissais pas du tout. Ça a l'air qu'il y en a qui connaissaient ça、euh, pas mal parce que j'en ai entendu parler depuis la sortie de cet album-là. D'accord. Formation, c'est Asphyx. Quoi, pas du tout. Tu sais ce que c'est, Asphyx? C'est le un... cri lorsqu'on、euh, meurt. C'est un genre de cri qui est poussé,、euh, comme le dernier souffle. C'est peut-être plus un dernier souffle qu'un cri. Oui, c'est ce ça. Oui, là, j'explique aussi. Avec un album qui s'appelle Death Hammer. Ça, j'ai accroché là-dessus,、euh, comme l'album de Goat o r o r Ils nous font un mélange de Death, Doom, Trash Metal. C'est vraiment bon.、Euh, C'est des vieux routiers. Là, ça existe depuis le、euh, début de 1990. C'est un vieux band. C'est bien rodé.、Euh, ça rentre.、Euh, très bonne production. C'est dans ta face. Il s ont beaucoup d'albums? Oui,、ouais, il doit y en avoir、ouais, au moins 5-6 faciles.、Okay. C'est pas plus.、Okay. Je n'ai pas, pas,、euh, pas allé fouiller en profondeur, là, mais j'ai vu qu'il y avait une.、Euh, Un bon listing. c o m m un bon listing.、Là. OK. Alors, on va entendre、euh, tirer de l'album d e a d h a m m e r qui est sorti en février dernier sur Century Media les pièces Into the Time Waste, d e a d h a m m e r et Minefield. Tout juste après, nous aurons une pièce de Shoulder et une pièce de Spirit of the Forest. Alors, voici Asphyx avec Into the Time Waste. Là, on peut le dire. Go! Go!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 20h59. Et juste avant la pause, on a entendu、euh, formation de Montréal, ou plutôt aux alentours de Montréal,、euh, Spirit of the Forest, avec la pièce Mystic Caves,、euh, tirée de l'excellent album Kingdom of Despair de 2010. C'est apparu sur ProDisc. Tout juste avant, on a eu formation norvégienne Shoder, avec une pièce、euh, du plus, raisin, plus récent album, Le plus Les Résins a l b u m Legend h Elvet,、euh, c'était la pièce des Demon Throne,、euh, qui est parue en 2011 sur Season of Mist. Et on a eu droit à trois très bonnes pièces de la formation,、euh, néerlandaise,、euh, Asphyx. Excellent. C'est bon, hein. Excellent. C'est vraiment cool.、Ouais. Et, euh, on voit le côté très trash, dead, pis u ça tombe doom à la troisième pièce. c'est vraiment cool.、Ouais. Euh, c'est trois pièces tirées de l'album Death Hammer, qui est parue en février 2012 sur Century Media. On a eu droit à la pièce Minefield, Death Hammer et Into the Time Waste, qui commence l'album、euh, mettons, comme un coup de marteau. J'ai bien aimé Easy Way, Easy Go. One, Two, t r e in Your Face. <coughs> Le chanteur actuel, Martin Van Droden, a déjà chanté aussi pour Ball Thrower. Ah, ben c'est cool ça. Ouais. Effectivement. C'est une formation qui est active depuis 1987 et on、bah、parle du 9e album. 9e album. Je disais tantôt, c'était au début 90, puis il y avait au moins 6 albums s u r mais là, tu sais, on a confirmé que c'était 9 albums.、Euh. C'est effectivement 9 albums qui sont、euh, officiels full length, le studio, parce qu'à traverser, il y a des démos, des, des, des lives,、mm. des compilations.、Euh, donc, il est maintenant 21h15 et euh, euh, côté. Je ne suis même pas dans la bonne, dans la bonne section. Bon, il e semblait aussi. Hey,、euh, c'est là que je vais aller. Bon, d'accord. Si ça vous intéresse, c'est bien présentement la suite de, du r e m a k e Clash of the Titan, Wrath of the Titan, est en salle présentement. J'espère que c'est aussi bon que le premier. C'est la suite directe. J'espère que c'est aussi bon. Moi, le premier. J'ai vu des trouvé... previews ça a l'air assez intéressant. Le premier, j'ai trouvé ça correct, mais j'ai pris... Moi, je. Écoute, il, il, il est bien fait le premier, mais je pense que un peu pour l'original, avec le stop-motion que j a i beaucoup plus aimé, là, euh, avec euh, Ray Harry Olson à l'époque. Ah,、oh, euh, je ne me rappelle pas de ça. 1980, je pense, effectivement. Bref, c'est en salle présentement. Il y a quelque chose qui sera probablement à surveiller aussi. Il n'y a pas de date de sortie officielle, c'est pour 2012. Ça s'appelle The Devil's Carnival, et c'est un film qui est signé Darren Lynn Boseman. Et si vous savez pas qui c'est Darren Lynn Boseman, ben, pensez à Décadence. o p il a fait trois des chapitres de Décadence, donc ça risque d'être un film assez tordu. Les previews sont excellentes. Si vous voulez les voir, allez sur le site de réanimation dans la section cinéma. Allez sur, cliquez sur le poster de Devil's Carnival, vous arrivez directement au site officiel et sur les previews. Et le site est fort intéressant. Il fait très, euh, o u s e of a Thousand Corpses de, de Rob Zombie.、Mm -hmm. Donc,、euh, c e s t à mon tour? Ben oui, de te laisser parler de métal. Oui, certainement, mon cher. Et puis, on va y aller avec trois pièces qui sont du très bon Dead Trash Metal. On va débuter ça immédiatement. Ah, ben non, non, non, minute, là, on a la minute, l Je suis en train d'oublier quelque chose d'important,、bon, m o i m Non, galope à ça. Ça? Ben, justement, c'est ce dont j'étais en train de penser. Parce que la semaine prochaine, on va faire le retour sur quelque chose de grandiose. Du moins, on pense que ce sera grandiose. Ah, ça va sûrement l'être, effectivement. Parce que BCI vous propose ce vendredi 6 avril, vendredi saint, semble-t-il,、mm. au Métropolis, les formations. Qui tourneront sous le Heritage Hunter Tour, soit Hopeath, Mastodonte et Ghost. Et j'ai vraiment hâte. Oh, que oui. J'ai vraiment hâte. On va pouvoir Donc, faire une petite revue, peut-être une très grande.、Euh, ou allons cons peut-être consacrer l'émission entièrement à la description du spectacle dans son entier. Ça, c'est sûr et <rire> certain qu'il y aura une chronique de tout ça sur Hurle-Mort. Samedi ou dimanche,、euh, soyez-en assurés. Oui, ça, c'est ça, si,、euh, Moi, j'ai juste outghost, là.、Euh, ah, tu vas tellement avoir de plaisir, mais tu vas avoir du fun pour les. t r o i s b a t s e s c'est certain. Ça,、euh, donc, c'est au m é t r o p o l i s ce, ce vendredi de 20h, la coûte 41 75, 52 15, t a x e i n c l u s e c'est pour tous, via Ticketmaster. Le mercredi 25 avril, c'est Dragon Force, Holy Grail et h u n t r e s s C'est à 20h au Le National. Au coût de 26 et 9 et 30 et 43 plus taxes. C'est pour tous disponible via admission. Sabaton, Eclipse Prophecy, lundi le 7 mai à 20h au Petit Campus. Au coût de 20$ et 25$ taxes incluses. Via admission. C'est quoi déjà, ça, Sabaton? Tu, tu vas pas le savoir. o、okay, u c'est bon. Euh, le mercredi 9 mai, ça risque d'être vraiment bon. C'est juste plate que c'est un mercredi, là, mais o u i en pleine semaine, c'est、ouais, plein un peu plus difficile. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est un peu plus difficile.、Là. Ben, moi aussi. Toi aussi, bon. Parce que c'est Behemoth, w a t a i n Devil's、mm. Blood et In Solitude. Juste pour les trois premiers bands, ça vaut vraiment la peine. Certainement. Ben, je comprends pas que c'est The Devil's Blood peut faire avec Watane i et Behemoth. Moi non plus. m a i Ça mais... fit tellement bien. Ça, ça, ça fit, pas... musicalement parlant, ça fit pas. Ça fit pas. Mais ça risque d'être. C'est vraiment bon, Devil's Blood.、Là. Oui, oui, c'était très, très, très、fait、bon, hein, Mais c'est vraiment le... pas le même genre que les deux autres. Non, effectivement.、Là. pas. Bottein joue dans un une espèce de black metal malsain, pis u b m o a n s un, dans un, d a dans un, dans un, dans un, a n s un, dans un, dans u a n s n dans un, dans un, dans un, dans un, dans un, d a s un, dans un, a n s un, s un, d n s un, dans un, d a un, d s un, dans un, d a n e、euh, un, dans dans un, dans un, d a n t un, dans un, d e n s un, dans un, dans u s t a x e s p o u r y a s s i s t e r c e s t p o u r t o u s c e s t d i s p o n i b l e à l a billetterie d u c l u b s o d a un, s h o w d e n s un, t a n s m i n o u s Grand-mère, qu'en penses-tu? o u i Ah, voilà. Kitty, en compagnie de Blackguard, Diagonist et Bonded by Blood. Ben, Bonded by Blood, ça va être très bon. Parce que ben, sur d 10 c'est excellent, pas... mais ça fit pas l'eau. Non. Surtout quand t'es headliner et Kitty. Ben, j'aurais、euh, plus vu Bonded、euh, by Blood avec B et m o Walt pis, euh, Waltzing. C'est vrai. Absolument. Bref, c'est lundi le 21 mai de 19h au f a u x f o n e s électrique. s Il en coûtera 20 et 25 taxi incluse pour y assister. C'est disponible via admission. Il faut bien sûr avoir 18 ans ici. Euh, Aborted,、hein? ben, il vient nous faire un tour. Il t r a v e r s e l'océan pour venir nous voir. À la nage, je suppose. J'espère que non, parce q u i l v a être très mal en point pour faire <rire> le spectacle. En compagnie de e NDAST et de groupes invités. Tu sais, ça fait longtemps qu'on ne les avait pas vus, eux u Non, g r o u p e i n v i t é c'est vrai. C'est mardi le 22 mai à 20h au Petit Campus, au coût de 15 et 20 taxes i n c l u s C'est disponible via admission, Rhapsody. w Ça ne me dit pas de continuer. Rhapsody s'appelle Rhapsody of Fire. Of Fire, effectivement. Et Voyager, mercredi le 30 mai 2012. Voyager. Gros hommage à Star Trek. Effectivement. Into Eternity, Single b a l l e t Theory, Rick Shaw et Car Chaos, jeudi le 16 août, au Petit Campus. Là, c'est le temps d'écouter du métal. On y va avec Vomitory. Cool. Go. This b l、like、a c t dog in the yard! But you're not prepared! No,、so、your d a g is just- On vient d'entendre des petites formations de f a n t a i s i e Ben oui, la musique de chambre. Oui, de chambre des horreurs qui mettait beaucoup d'entrain de, dans cette soirée. À l'instant, on vient d'écouter Malevolent Creation et la pièce Slaughterhouse, tirée du dernier album Invidious Dominion qui est paru en 2010 sur Nuclear Blast. J'aime beaucoup ça. Ah,、oh, c'était bon. Juste auparavant, une déformation s fétiche à Sinistro, c'est moi-même, Legion of the Dam et la pièce House of Possession. Tiré de l'album Cult of the Dead de 2008 sur Massacre Record. Oh, que oui. Oh oui, tu l'as dit. Et nous avons ouvert avec Vomitory la pièce Ripe Calivers. Tiré de l'album Carnage Euphoria qui est paru en 2009 sur Metal Blade. C'est l'avant-dernier album de cette formation e x c e l l e n t Oh, que oui. Sur ce. Allez tous vous faire foutre.、Ah、non, non, pas de suite. Non, pas de u t e pas de u t pas de u i t Bon. La question. Qui es-tu? <rire> L'EVMTL, est-ce qu'on y va ou on、pour、y va? Pourri! a s p Pourri, t a b a r d o u s e Pourri! Non, on n'y ira pas cette année, effectivement. Nous n irons pas cette année. Non, que voulez-vous? C'est pas parce qu'il n'y a pas des bonbans. Non.、Ah. Il y a des bonbans pour nous autres, mais ils sont tellement dispersés d'une journée à l'autre que.、Oh, ça vaut pas la peine, non? J'ai h â e de voir ce qui va se rajouter, par exemple. Pourri! m a i Que, tu vois, le samedi, il y a comme 14 formations d'annoncés. On marque et plus. Et tant qu'au samedi, j'en compterais 11, 9, 10, 11, et 10 et 16. Tu sais, quand tu dis que les deux les plus, headliner, c'est le système a b a n d'armes, l i y p n o t e ça vole pas fort.、Là. Écoute, c'est un show pour les jeunes. Ouais, bon. Puisqu'on n'est、bon. plus. On se met dessus de la musique de vieux, nous autres.、Non? Ouais, effectivement, parce que là, tu nous proposes de, du vieux. Du vieux.、Euh, Puis, mais de quoi de bien.、Hein? Ben oui. é c o u t o i Eh, j'ai choisi de faire un spécial. v o i v a l t Une de tes formations fétiches. Eh, que oui, que oui, que oui, que oui. J'ai choisi、euh, quatre pièces de 1984 à 1993. Période qui a été très, très, très prolifique et très excellente pour Voivod. Qui a été、euh, aussi très、euh, évolutive. Oui, effectivement, et très, très influente pour le métal d'aujourd'hui.、Mm -hmm. Absolument. 93, pourquoi? J'arrête avec t h e h a u t e r l i m i t s parce que ce fut la fin d'une très belle époque et le début d'une nouvelle ère pour Voivod、euh, avec le.、Euh, Le départ de ben, Blackie était déjà parti depuis un album, mais là, Snake est... a terminé. Il avait, avait décidé là, de, de、euh... se dissocier de la formation. Oui, c'est ça, ça. Puis ça a donné comme un trio. Moi, j'ai carrément été dissocié de v o i v o d à partir de ce moment-là. Snake e s t allé former Union Maid. o、oh, u a ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais、là. vraiment marché, non,、ouais. effectivement. Par contre, ça, ce que j'ai comme souvenir d'avoir entendu, c'était bien. Ça se peut. Je sais, Gordon, qui ouais, je sais pas si ça a été enregistré vraiment quelque part. Eh bien, Voivod, on va y aller avec une pièce、euh, du démo To the d e a t h 84, qui était paru en 1984,、euh, qui a été réédité sur Alternative Tentacle en 2011. On va entendre la pièce Condemned to the Glows, qui est une de très bonnes pièces de Voivod, qui a été euh, enregistrée euh, lors de la session、euh, Killing Technology. Si je ne m'abuse, la version CD de Killing Technology, e、euh, u inclut les deux pièces, Condemned to the g a l l o s et e This is not an exercise, e si je s o u v i n s Ouais, c e t Ou non, too, too Scared to Scream. This is not exer an exercise était déjà sur,、euh, okay. C'est sur Too Scared to Scream pis, e、euh, u Condemned to the g a l l o s En e espérant voir ça dans les prochains,、euh, Remaster qui s'en viennent e Oui, ils ont-ils des dates d'arrêté pour le r a J'ai pas、euh, entendu en parler, là, mais、euh, ce que, que j'ai entendu dire, c'est que c'est de la bouche même de a w e y qui disait qu'en 2012, il, il remasterisait、euh, The Roar à l l e r j u s q u à Nothing Face. Alors, ça, v a être très intéressant. Après Condemned the Gallows, on va、euh, y aller avec une demande spéciale de John Supper, qui est ma pièce préférée de v o y v o n d c'est Nuclear War, qui est tirée de Warren Payne de 1984. C'est apparu sur Metal Blade.、Mm -hmm. On aura une pièce à Nothing Face et une pièce de Outer Limits. Alors, allons-y tout de suite avec Condemned. Non. Il ne va pas tout de suite, il y a quelqu'un qui a quelque chose à nous dire, mon cher. Écoute-le. C'est Blacky. Vous écoutez Dr. Pink and Dragon À t s e p p ブラキ。 Je n'aime Pas quelle heure qui. Je la vois pas. 21h47, e je crois. e、hey, t c'est ce qui mettait fin à、euh, spécial Voivode de ma part. Mais oui, de la tienne. Mais、hey, oui. on entend... Mais que, que j a i a p p r é c i é Oh, c'est très bon. En fait, ouais,、euh, ouais. On a entendu、euh, Le Pont Noir qui était tiré de The Outer Limits de 1993,、euh, tout juste avant.、Euh, parce que Le Pont Noir, c'est le premier album qui marquait、euh, qu'il n avait pas Blacky、euh, sur un ouais, album. De, une séquence. Très marquée p r o g r e s s i f Très, très progressive. Surtout qu'il y a une pièce sur l'album qui s'appelle Jack Luminous qui dure 17 minutes quelque chose.、Mm -hmm. Excellente pièce en passant. On a eu X-ray Mirror sur l'excellent Nothing Phase de 1989. On a eu Nuclear War sur Warren p a i n de 1984. Et Condemned Tour de g a l o w s tiré du démo Tour de Death 84. r é d i t é en 2011. r é d i t é en 2011 sur Alternative Tentacle. Pour savent, c e u qui ne savent pas c'est quoi, c'est le label de Jello Biafra. Ça lui est parti encore? Oui. Oui. C'est quand même spécial.、Hein? Why not? Non, je sais bien, mais.、Euh... Ben, c'est correct.、Oh、oui. Ouais, non, mais je trouve que c'est spécial que Jello Biafra, qui a donné tout le temps dans un domaine. Très.、Euh... Non, Jello Biafra, il a fait des. des oui, c'est vrai, il t r è s large. Oui, oui, oui c'est vrai. Il a, large, fait, oui. il a même fait du country. Oui, c'est vrai. Avec Mojo、raison. Nixon. Oui, oui, c'est vrai, t'as raison. Oui,、wow, effectivement. C'est même lui qui a,、euh, qui a produit、euh, le, le... le retour de métal urbain en 2008、euh, avec un album qui s'appelait Crève salope. Dans le fond, c'est des pièces、euh, début des années 80 qui ont refait à la sauce d'aujourd'hui. c'est、okay. Jello Biafra qui avait tout.、Euh, Qui a remixé ça, qui a sorti l'album sur Alternative Coast,、ah oui? t e n t a c l e Ah o u i C'est vraiment cool. Ça a fait、euh, un très bon album.、Euh, ça percute pas mal. Le、euh, métal urbain il sonne plus métal que punk maintenant. Et je me rappelle même pas comment ça sonne, tellement ça fait longtemps que j'ai pas e n t e n d u o n C'était le style de band punk beatbox. là? Ouais, euh, euh, la berrurier. Non, peu. n c'était pas mal、non. meilleur que b e r r i、okay. e C'était pas mal plus songé que berrurier、okay. noir. là. c é t a i t a v e c quand même deux guitares et une basses. c tu sais, Ça a pas mal mieux fait que Berurier Noir. Les textes, ça t pas mal plus engagé. Tu sais, c'était moins、euh, rebelle, bébé lala. La, oui,、euh, c'est vrai que Berurier Noir, c'était un petit peu.、Euh, ben moi, j'ai bien aimé Berurier. J'ai bien aimé Berurier jusqu'à temps qu'il fasse le tournée、euh, de, de Toujours Marteau, je sais pas quoi.、Là. Ça s'emmenait pas mal de pipi-caque à poil, leur affaire.、Là. Puis moi, ce qui m'a comme énormément déplu, cette trip de bande-là, s c'est le petit côté.、Euh, La petite guerre entre les fascistes et les antifascistes. Ça, ça m'a fait royalement ouais, chier. Ça fait que je、euh, regarde. Une espèce d'engagement un peu inutile. Oui,、ouais, m j'embarque pas. Ça existe en encore, ça? ça?、Euh, malheureusement, oui.、Ah, ouais. euh, D'un bord comme de l'autre, moi, je prends aucune position là-dedans parce que je trouve ça tellement absurde.、Euh, mais oui, il y, y, y, y a les antifascistes contre les. Non, mais je veux dire, b e r u r i e r Noir.、Le、ah, b e r u r i e r Noir? Non, je pense que ce sera pour.、Euh, je sais qu'ils ont eu une réunion il y a quelques années qui est venue à Montréal devant 60 000 personnes.、Euh, Un peu contradictoire, tu sais. C'est toujours. Le band qui a toujours pro-développé 60 000, 000. personnes, tu sais. C'est carrément ridicule, là. Tu sais.、Mm. C'est là que tu t'aperçois que cette band-là, c'est un band carrément commercial, tu sais,、euh, qui est devenu tout ce. Ce qui. Il en reste à la n t i n ça. Oui, oui. Ça, c'est un autre côté qui m'a fait réellement. vraiment chier. Oui. Tout ça, un peu maillet, là. C est, c est... Effectivement. Tout à fait. L'anticommercialisation qui nous fait bien vivre. n'est-ce Puis a s p après ça, ils s'en vont c h i a l e r contre MySpace. puis、euh, on, on enlève toutes nos, nos tours de MySpace parce que c'est commercial puis c'est capitaliste. Hé,、hey, Christy, tu viens de faire un show devant 60 000 personnes. là.、Oui. Ta gueule. Là. <rire> après cette montée de la s i n i s t r a u s s il e s 21h51. L'émission tire à sa fin. La semaine prochaine,、eh、bien, nous y serons. Nous vous ferons un compte-rendu du spectacle des Hunter. Heritage Hunter Tour, que nous verrons ce vendredi. Et、euh, tant qu'à moi, je vais vous présenter l'album.、Euh, pardon. De. Ben, je le dis. C'est le blanc de mémoire, là. v i t e de même, là. Overkill! Faudrait qu'on passe、euh, yeah. l'album de Psychroptic aussi. On a carrément oublié <coughs> de passer.、Euh... T'as raison. Faudrait que j'en revienne aussi sur celui de Terrorizer, là. Donc, on. Faudrait qu'on garde ça au courant des prochaines semaines. Oh, effectivement. On va essayer de concocter ça puis de se rattraper un petit peu sur nos écarts de conduite et nos oublis musicaux. Et,、euh, jusque-là, eh bien, on va se laisser sur une tourne de Deside. Une bonne petite tourne de Deside. Pourquoi pas? Vous e r la soirée. Une pièce, une pièce éponyme de l mon dernier album, Till Death Do Us Part, qui est paru en 2008. Et jusque-là. Sur ce, allez, allez tous vous, vous faire faute!、Oui. Bonsoir, grand-mère! Bonsoir! Bonsoir! <rire>